Ma maman, yo te dédicace cette chanson. Quiero que que Cada día pienso en ti. Y un jour Comme le parfum de Nipien. Comme tu as laissé ta trace comme le plus beau des cadeaux. Dont jamais on se lasse, maman, ça faisait tant de jours de te voir te rencontrer. Il Maman, je t'ai rêvé et ton visage l'imaginait Chaque nuit dans ma tête, je dessinais ton portrait Bien sûr, maman, j'avais pensé Un jour toi et moi, on se reverrait Ce jour dans mes bras, je te serrais J'ai 25 ans aujourd'hui et tout me paraît loin Ce matin où tu m'as regardé, tu m'as pris la main J'en avais fait des kilomètres pour te chercher Traverser des tempêtes pour te trouver Je veux que tu saches que désormais je vis en paix Mon cœur a recollé la moitié qui lui manquait La moitié qui lui manquait D'être ton fils J'ai des frissons quand je pense Combien t'as pu être triste Ne pas savoir où ton enfant allait grandir Ne pas pouvoir le voir marcher, parler, apprendre à écrire Je ne t'en veux pas, je te jure, je te remercie Pour cette si dure épreuve, maman, je te bénis Je sais que ça a été dur pour toi Mais je sais que de toute façon, t'as jamais perdu la foi Moi j'ai jamais perdu espoir, je te jure Et encore moins le courage Je sais que ton absence m'a aidé à tourner certaines pages Maintenant je sais à quoi je ressemble Et je te jure que c'est trop bien J'ai ta buty, ton sourire que je garderai jusqu'à la fin. Je jure qu'en écrivant ce tekst, j'avais les larmes aux yeux. Car quand je pense à toi, maman je me rends compte de ce qui est précieux. ty. que est-ce que tu penses? Tu nie żyjes. Je sais que ce moment. Restera dans nos cœurs, gravé dans nos mémoires, à tout jamais cette odeur, je l'aurai imprégnée sur ma peau et dans ma chair, ma main trop voir, tu sais maintenant j'espère Comment te dire tout ce que j'ai au fond, tout ce que je ressens Et cet amour que j'ai aussi pour mes parents Ces êtres chers à mes yeux qui m'ont élevé Et ma plus grande fierté c'était plus les rencontrer Voir de mère pleurer, se serrer dans les bras C'est tellement beau, y a pas de mots Et ça n'arrive qu'une fois Voir un père si heureux et mieux en même temps Ça fait bizarre J'aurais voulu arrêter le temps J'ai pu connaître mon pays Marcher sur ma terre, découvrir mon peuple, explorer ses mystères. Maintenant, je peux dire que je viens de là-bas, et crier haut et fort, que comme tout, soyez Guatemala.